Ce matin, là on est mardi matin, on a à peu près 98% des enseignes qui ont réouvert. Après, sur les dégâts qui pourraient être au niveau économique, on verra que dans six mois. Il est mm -hmm. beaucoup trop tôt. Le hypermercatoire conduit Mila-Langile-Baino-Geyiago-Aridira BAB-Bigunean et Bihilabetez sorti et humbat langavesi techniquement et gondira et On est plutôt satisfait de la reprise même si on n'est pas dans un mode complètement normal puisque vous avez pu le voir en venant. On a des protocoles sanitaires qui sont très drastiques. Toutes les mesures sont prises euh, pour que vous ne couriez aucun risque lorsque vous venez à BAB2. Euh, par contre, c'est vrai que c'est pas le BAB2 de d'habitude. Hiri erdian izaitiak urbileko bezero multso bat segurtatzen du, Atik eztakite noiz itzuliko diren I pare Euskalleriiko Barnekaldeko kliendeak hori jokoan da eta mugaren esteak ere badu ondorio. On Ona aucun basque du Sud, on en a régulièrement euh, notamment pendant tout ce qui est jours férié, là effectivement la frontière est enferée on n'a pas cette clientèle. Bilduma urteundarian eginen da ala ere udako sasoinak garrantzia handia ukanen duela aitortu du Stefan Brunek. Comment les, les, les touristes vont se comporter est ce qu'ils vont venir est-ce qu'ils vont consommer de la même manière? Là, pour l'instant, on est dans le flou le plus total.